À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres lignes Batères Toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, Toi la fête, tu la passes aux toilettes et si on célébre ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas. de manière Pourquoi je ferais semblant De toute façon elle est payée pour le faire Tu te prends pour ma mère Dans une heure je reviens Que ce soit propre qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de verres Appelle-moi ton responsable Et fais vite elle pourrait se finir comme ça Ta carrière Oui célébrons ceux qui ne célèbre pas Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas frotter frotter mieux vaut ne pas si frotter côté Si tu ne me connais pas, brosser, brosser tu pourras toujours te brosser, brosser si tu ne me respectes pas oui c'est lesbrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion Hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents bercés par les fleurs Aux insomniacs de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur Aux célébrations Qui n'ont pas le cœur Teksting